Gentil sapin lorsque Noël vient chanter sur la terre dans nos foyers tu viens porter toute la paix de ta forêt gentil sapin de de la Noël, tout fleurit de lumière. L'amour de prochaine te fait tout oublier, les verres au chagrin et la joie de l'été enfant à chacun le bon homme Le bûcheron n'a pas la main légère Faites, mon Dieu, du haut des cieux Qu'il n'est point mal au coup fatal Pour toi, sapin, Dieu qui est bon Entendra ma prière Gentil sapin, mon cœur d'enfant, vers ton sommet s'élève. Quand dans l'azur les anges purs pour l'éternel chantent Noël. Gentil sapin, viens tous les ans pour embellir mes rêves.